Dans les jungles de Mersin, petit Daniel s'endort Auprès de de grands lions, les rêves font leur sort Sous les étoiles dans le ciel, Daniel capture les sons. Dans ce monde parallèle, il devient un héros plongé Comme prophecy Dania perche dans les bras de ses amis des lions si majestueux Juste ou sauvage dans la jambe